بسم الله الرحمن الرحيم في اي باب دحمنا درس الامس ولا درس اخاف من الشك لماذا خاف من الشك كل ريزون كوند اوغواغ فو دو شك توغوا الشك لماذا الله يعني العظيم ده في الزونوب كذا دي اخرى Mais je veux une phrase quand c'est particulier qui résume tout. Maak? انا اقول شو هو القلب يا؟ لا اريد هذا. ها؟ لا اريد هذا. اريد اصحى من هذا. كل ما تكون هو الصواب c'est vrai ce que vous dites. Mais une phrase qui passe comment on dit qui qui met le bon soleil qui englobe tout ce que vous dites. الله يرحمك الله يرحمك. ايوه لن الله لا يغفر. انا ما بضمنش. اهم شيء بالسر بيشي. سبكي ما ادري شو لحظه pardon pas اه ثم ممن هنا نذكر التفصيل اعتقد وهذا والدليل بده الايه الاولى ربنا لا نسكن ابد الله لا يغفر من شرك به الى اخر الايه சிஷே தசி சிக்கி பாதோ ஜி நான் அசார் யா சூஷ கா C'est obligatoire qu'il soit châtié. Quand il rentre dans le hummoum du verset. La généralité enveloppée par le verset, il rentre dedans. Alors voilà la peau de façon entre l'ashral et l'akbar. Il rentre dedans, dans ce verset-là. C'est la parole qu'on voit comme étant la plus correcte. La plus correcte. Le chèque, c'est le pied des péchés. Et qu'il soit même ashral. C'est la parole qu'on voit comme étant la plus correcte. فطوش والله سبحانه وتعالى سيتباقون في الطشيه سديو توحد ايضا ثم الدليل الثاني احدكم من يعرفه من ابراهيم دعا الله يرحمه من كان امنا و يشاهد العيا ايوه هو هو نعم أسنان نعم أسكار إبراهيم رابي جهل ها دال بلد آمين واجنبني وانيا نعود الأسنان أزاو الله إبراهيم بتولي نعود الأزاوانجل دوري ليلواني lui et ses fils sa descendance des idoles donc c'est quoi le chien est diversé Donc c'est quoi l'insistance du verset? Comment ça Kazafil Awal? Benoît te le dit. Ayah ya hab, ya hab billa shikni ana wa mash. Tayo Nuno min akbar ar-rusul, hab le plus grand messager n'a ressenti la peur. Donc c'est lui il a eu peur. Qu'en est-il de nous? Fala doual bam. باب الخوف من شق دعوه واقعه من الشف بالابدا تمام شخص على الربدما دقه de main, de éprouvé par cela ة المعصوم عن عصمه الله سلوكي يغني ذلك الله يغني طيب نواصل الان الدليل الثالث في الحديث هو صحابيو محمود ابن لبيد رضي الله عنه واد الحديث صححه الالباني قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوف اكذا اخوف تمام ما اخوف عليكم الشرك الاسخر فسئل عنه فقال رياء la اخوف عندي لا chose dont j'ai le plus peur pour vous c'est le chirk asghar il faut quel est -il? Donc, ce que météorologique est-ce il oh la riya قال اريا l'ostotation faut na اخوف c'est juste une préférence اخوف الناس يفضل لكم اكبر اسعار اطول اسرع en ce donc j'ai le plus peur pour vous يقول في أخوفوا ما أخوفوا عليكم أي عليكم لا أريقى. أريقى. هو هو அஃபு மல அஷத் மொரா celui qui hisse les prières pour les gens celui qui fait voir ses actions aux gens comme celui qui embelli sa salat pour que les gens le voient ma waqaduhu de pleurer aux gens d'accord son but est de pleurer aux gens car à la base allez خلاص من تريد تريد الله عز وجل سلك تشوفه Donc tu ne veux pas en cela autre que lui. Donc en voulant autre que lui, parce qu'il lui est propre, tu auras fait du shirk. Et ça, c'est lié à, comme le stipule les roulamats, c'est un bœuf sur lequel il faut vraiment raccaz, jiddan. Car fil gharib, fil gharib, le moustakimoun, sunni, tu ne les verras pas faire du shirk akbar مثلا invoquer au truc à Allah éganger pour tout à Allah attawakul à la ghailillah ou hasta ahza les formes de shirk qui sont wadiha c'est une chose qui conquise chez eux qui est assimilée mais ça pourquoi car si ça vient sans même que tu te rendes compte Tu peux il y a un bebe qui va venir qui va en parler. Tu peux commencer un acte « Kha'alisanillah »« Yassna al-Amal »« Yatis shaytan khalas » Tu as commencé pour Allah. Et en pleine action, ton lien change. C'est dangereux. Les kazalik, les gens de la sunnah, sont les gens qui font les oeuvres les plus valables. Car leurs oeuvres sont bâties sur « Al-ilm al-muta'aba'a » plus que les autres. Les autres aussi ont des... <coughs> on dit, nous cheminons diadra, nous on fait de l'hibale, c'est c'est sahiha ou di par contraire. D'accord. Mais on doit souvent en fardl, أعظم من غيرهم. Ils savent même ce ce qu'ils font est observé par les autres. Ils sont regardés par les autres. C'est ainsi qu'il y alem انه قدوة للجهل. Ils se quent L'ignorant, justement, va le prendre, on va dire, en exemple. Il sait que ce qu'il fait, c'est pris en compte par les autres. Soit à la voix de Thorn pour qu'on le critique, par les opposants de la Sunnah, il te guette pour voir ce que tu fais, tu as une moindre erreur pour te taper dessus, ou soit alors par le Jahil, qui ne connaît pas, il te fait confiance. Il te dit, si l'intel fait ça, je pense que c'est bon, tu vois. Donc, il sait qu'il est regardé. Il y a des yeux rimés sur lui, il le sait. Et ça, ça peut amnourir. D'accord Ça peut amnourir. Par exemple, le Dari l'Allah, qui fait le Dari, il fait sa Dari. Et, mine de rien, les gens ont pour coutume d'élever les gens plus haut que leur grand. Donc le Dari, souvent, mais des ignorants, les gens vont le voir comme quelqu'un d'immense. D'accord Plus visif, je suis un muskine, tu vois Mais les gens vont dire, non Toi, t'es casa, toi, t'es casa, toi, t'es casa. Ça va dans le cœur. T'es un être humain, t'es femme. Ça va dans ton cœur. Par exemple, t'as un d'arrivée quelque part. Si demain, tu ramènes un frère quelconque et tu ramènes un d'arrivée pour le mariage, et ça, il va vouloir qu'il y a en premier. Le d'arrivée directe. Elle préfère être deuxième avec un chère, que le premier avec l'autre. Elle dit, là, t'as un chère, il cherche le deuxième. Là, t'es le foulaine, il va se marier. Ah, elle dit, un chère, ah ouais. Hop, elle va choisir le chère. Koufoulane qui, qui est connu, qui a un rang. D'accord Donc ça, celui qui fait Darwa, il s'en rend compte de ça. Donc ça peut juste s'enir. Pas plein de choses. Celui qui est éloquent quand il parle, il captive les gens. Les gens le regardent. Avec des yeux, ils sont ébahis, ils sont éblouis. Ça rentre dans son cœur. Celui qui est imam, qui a une belle voix. D'accord C'est Zahalik. Celui qui fait la khutbah qui a un khatib, qui a Koui. D'accord dans, dans sa khutbah, il est puissant. Il voit tout le monde devant lui qui le regarde. dans son cœur. Celui, ma salem qui est habitué à faire siem souvent et ça se voit, même si vous pas le montrer, ça se voit. Tu vois, celui qui est bien lein, les gens le voient ou le savent, même s'il a pas forcément dit. Tout ça, ça vient à quoi des éloges Et ça au foot là. Tu as quelque part dans un lieu où les personnes ne parlent pas l'arabe, parle les gens vont dire "ah ou ouais, lui, machallah" tout de suite. Tu es chez un endroit où les gens ils connaissent que du hamna taif toi même, plus le soulus du Coran et vont recevoir ces c'est Mishaoui dans la Qira'a. Donc les gens ont forcément élevé un niveau plus haut. Tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe Le Riyah est bon. Et tu en as plein, les Azubu Zillah, ils ont dévié comme ça. Ils sont arrivés quelque part, les gens sont tellement gonflés, ils n'ont pas repoussé le Riyah, ils ont dévié. Ils sont devenus orgueilleux, ils sont devenus hautains, et ils ont fini par sortir de la Sunna à cause du genre de choses, car il y avait une Daskissa dans le cœur. Il y avait un poison déjà qui était là. Et ça c'est comme une graine, et les gens avec leurs éloges et leurs ex Et lui, il a essayé de pousser la graine. Il n'a pas poussé. Résultat, l'arbre du façade est sorti de son cœur. Et il a réussi ce qu'il a réveillé. Tout comme qu'à Zalik, il a ria, tort qu'il a amal l'âge d'innas. Là, c'est l'inverse, le piège inverse. Quelqu'un, par exemple, il est habitué à faire salat du Doha, ou à jeûner tel et tel jour, tous les mois. Il s'aime le matin pour le sahur, les gens le voient. On dit non, il me boit, je ne vais, vais pas jeûner. On dit non, justement, ça c'est du rire également. Fais ce que tu fais d'habitude. Ne change pas ton habitude pour les gens. Pourquoi à... Pourquoi tu as délaissé ton jeûne là maintenant aujourd'hui C'est pour quoi C'est pour le regard des gens. Ça rentre dans le rire. T as, t as, t as dit, le rire, ce n'est pas seulement fait, c'est aussi délaissé. Et tout ça est bâti sur quoi Sur le regard des gens. Maintenant il y a des choses, des fois il faut le délaisser pour le regard des gens. C'est mieux. C'est mieux. Mais il y a des choses que tu es habitué à faire. D'accord Les choses faut être discrètes, c'est vrai. Tu as des choses, ta coutume c'est de jeûner le basran tous les jeudis et, les, et le lundi. Arrête pas pour regarder les gens. Tu es habitué à faire ta salat duha, tu as tes rak'at. Jeûte regarde, arrête pas pour regarder les gens. Tu as l'habitude de faire qibla lein, les gens te regardent, tu arrêtes pas pour regarder les gens. Là. D'accord Mais non, il y a des choses qui sont occasionnelles et des fois le faire devant les gens c'est mieux éviter. Quand tu fais la sadaqa, es que personne ne sache. Il y a des hadiths qui sont venus. Tu te fais discret. D'accord Mais maintenant, c'est quelque ce chose que tu fais tout le temps. Continue. Ne change pas ton habitude. Pour les gens. Sinon, qu'est-ce qui se passe Le relâme, ils le disent. Tu as trop le fait ria qu'elle est avec. Donc, c'est le fait de faire, le fait de délaisser sa ria, également. Car le vieux, ça vient à quoi On regarde les gens. On regarde les gens. Et après, comme on l'a expliqué, il y a un temps de cil. Des fois, il y a des choses, non, si tu les fais discrètement, c'est mieux. D'accord Il y a des choses faut les faire devant les gens pourquoi tu es un mouallim tu montres aux gens comment faire la da'wa des actes elle est la plus absurde vois vrai, le nabis sallam ماذا quand sallallahu alayhi wa sallam il a jul yallimhum et des fois ya sahabi je ne sais plus qui il est il est venu en endroit et c'est bien face salat et il a dit wa tut salat il nma ratun allimakum salat an nabi sallallahu alayhi wa sallam vous voyez pas le salat dans sens où C'est vrai que je suis pas d'habitude. J'ai fait exprès pourquoi pour vous montrer, pour vous enseigner. Vous ne savez pas qu'on fasse des louanges, c'est dans ce dire aux gens. C'est une riada. On doit riasse à la fin. Tu vois Ou comme ce a fait Abou Moussa. Tu sais le Qabel Layl. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam afna sawtihi. Il a dit Otia, bismal mazamir, elle est Daoud. Il a une voix aussi belle que les gens de Daoud. Il a dit Si j'avais entendu que tu m'écoutais, je rendrais ma voix. On que de Riyah. Il dit là. Pourquoi choisir de riya Dis-là, pourquoi Car en fait, il fera les soura au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibada. Faire plaisir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibada. Sorti autre que lui l'aurait peut-être pas fait. Ça. Mais comme le Nabi sallam, il sait qu'il aime ça, il va le faire pourquoi Parce qu'il sait que faire plaisir au Nabi sallam, Allah aime cela donc, c'est une ibada. Ça c'est pas de riya. Ça, enfin, c'est pas de riya. Alors quoi c'est ce sera subtil. Mais le shaykh dit tout ça pour dire que les gens de la Sunna la le ba le plus khatir pour en général هو الذي لا باب التوحيد سله الرياء او الصطاع فاتوا شواصا قال في الشهر الاجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه يخاف علينا اكثر ما يخاف علينا من الشرك الاسغر وذلك لما اتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال العطف والرحمه ب ummati والحرص على ما يصلح ويصلح احواله Donc là ce hadith le prophète nous informe que il avait peur pour nous tout autre chose de cette chose là qui est le ria cheikh askhar Dieu était plein de compassion envers nous. Le bon accord taala Aziz od ali ma arbtum ce qui pèse les choses qui vous touche. Donc pour la rahmat qu'il avait pour la umma et autre le souci qu'il avait pour eux de leur apprendre ce qui à euh, les réformes il aura dit ce qu'il avait peur de cela faut que on attention à cela wala ma garafahu min quwwat asbab al-shirk al-asghar alladhi huwa ria' wa kasrat dawaihi fa rubbama kharata aqaid al-muslimin bi annahum la ya'malu la ya'lamun fayadurr bihim liza haddharahum minhu wa anzarahum donc sachant justement les conséquences nuisibles que peut avoir ce cheikh asrar sur la oumma sont qu'ils se rendent les avertis Il leur a dit, attention à ce shirk-là, un riyah. Comme on a dit, il peut rentrer, sans même que tu te rends compte. Et il y a un même qui, qui, qui va venir. Il t'en s'est dans le riyah. Incha'Allah. Taïm, okay. il faut voir les hadiths. Here's a rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, à la ummatih. Le soin qu'il portait pour sa communauté. Il y a un taxi, mais le shirk, il est akbar ou askhar. Ce hadith, c'est une preuve que le shirk est de défendre. Askhar ou akbar, ce qu'il a bien dit. Akhwaf alaykoum, அகா <muchem containadvary> Comment on va le prendre Et le shik as-khar peut être autre que le ria. Comme quoi Le fait de jouer par Allah, Azza wa Jal. Le fait de rendre une chose sabeb, de guérison ou autre, que Allah n'a pas mis sabeb. C'est un shik as-khar. Et ça aussi, on va en parler, bideen Allah. Ça va venir. Rabbi Aymn, wujoub, sou'el, el-il-il-mi, amma kufiya hukmo. Qu'il est obligatoire de demander aux gens de science, sur le jument à, il n'est pas apparent. Ce qu'ils ont dit, ils ont demandé, c'est quoi le shik as-khar Il leur عادي يا ريح يا كل مناسبات الحديث الباب روايات الحديث بارابو الشابيه اليس يدل الحديث ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ولا اصحابه مع قوه ايمانهم من الشرك الاسقف ونحن مع ضعف imanنا وقلت مع معرفتنا ومعرفتنا يجب ان نخاف من, الش... من الشركين الاصغر والاكبر من باب اولى نص حديث دو موتو ك لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم اي بلوغ لكي اكيد على الصواب هذا aux sahabas. Ce sont les gens les meilleurs après l'anbiya. Il a eu peur pour eux. Donc, qu'en est-il de nous Kedalik, Le premier instant, on a appris que c'est Ibrahim qui a eu peur pour lui. Là, le Nabi s'entend même, il a eu peur pour les sahabas, qui étaient les meilleurs des gens. Donc, nous, en priorité, on va avoir peur, peur pour nous. Non. Soumaqaala, d'Ali al-Sani bin Darsina al-Yom et qui, en réalité, est le quatrième de ce bain. Al-Ibn al-Mas'ud radira al-hum. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ala Quand morta ouo yed'ou min dudilay biddan dakhara'an nar celui qui meurt en invoquant ou en adorant autre que Allah ou en égal à Allah pour lui en sera au feu Raoul Boukhari Il sait que on peut pas mais il a dit là que comprendre pour le cheikh Askhar que là le pardonne pas ça veut dire là il a fait une cloche il a pas précisé ça et il dit يَدْعُوْ مَمَنَا يَدْعُوْ الْمُرَادُ بِدْ دُعَا هناك الدُعَاً هنا الدُعَا الْعِبَادَة وَدُعَ الْمَسْأَلَةِ Donc le fait qu'on dit يَدْعُوْ ici on a déjà expliqué que الدُعَا dans le cour-an on l'emploie également pour le sens de عِبَادَة adoration c'est pas seulement le fait de دُعَا invoquer de demander سُمَّا قَنَا الْمَسْأَلَةِ في الدُعَا النَّ Le Doa, il y a deux formes. On en a déjà parlé auparavant. Le Doa, la Kismayn. On en a parlé auparavant. Allez, voilà. Le Doa, la Masala, la Doa, l'Ibadah. T'as-tu Le Doa, l'Ibadah. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a l'Ibadah Toute adoration, on appelle Doa, l'Ibadah. Pourquoi Car ta Ibadah, c'est quoi que tu fais avec Tu demandes à Allah. Toute adoration que tu veux, c'est peut-être entendre dans là quelque chose. Son pardon, qu'il t'accepte, son agrément. Donc, ce do'a là, d'accord, ibadah, c'est un do'a. Toute adoration rentre dans le do'a, l'ibadah. Euh, Et ce do'a, l'ibadah, il n'y a pas de temps-ci dedans. Ce n'est qu'il fait pour tout Allah, c'est le shirk. D'accord, c'est le shirk. Suma do'a sani wa do'al mas'ala. الدعاء ديال الطلب وهذا المقصود العباده والسؤال نفادوا ندعوا على الله كنتو دفتيما يا ربي عطيني كذا يا رحمان ارحمني برحمتك يا ربي رزقني كذا وكذا اصلا demande directe en levant tes mains en invoquant et cette دعاء مساله سلسه التفصيل اطلب من الله كذلك كو c'est pas de demander à autre qu'Allah dans ce que cette créature est capable de faire. C'est pas l'échec. Parce que le do'a, le do'a yadrou, c'est pas seulement le fait de demander l'invocation, ça peut être inviter quelqu'un ou appeler quelqu'un. C'est le nom de l'al-madrou, le nommer. C'est le nom de l'al-madrou pour le Mohamed. Celui qui est nommé Mohamed. Celui qui a invoqué Mohamed. Celui qui est nommé Mohamed. wad'uuhum liabaa'ihim waqasutuhum ila Allah Allah dit c'est pas à vous de zaffaqfala nommeler par le nom de leur père quand on les d'uuhum c'est pas évoquer c'est appeler les d'accord ce doa مساله celui-ci devient du shirk lorsqu'il est tourné vers autre qu'Allah parce que ce seul Allah peut accomplir c'est là que ça devient du shirk ama doa al'ibada c'est du shirk mutlaq celui qui tombe dedans pour que Allah entre eux. Donc dans le Coran, quand le mot dou'a vient, pas rester fixé, figé sur le fait de dire c'est demander. Là, c'est le fait d'adorer. Voyez? Quand dans le message de Allah, il fera tu ne dois ma à l'un d'eux. Le message est pour Allah, Donc, on n'adore personne avec Allah. On n'adore personne avec Allah. And nid ou nid dan maana niddan wa ash-shabih wan-nadhir. l'équivalent le similaire et tanding quoi tanding mskul kat seltani 3la tanding tanding et fach ma md tanding rappelle c'est ça c'est le fait de donner un nid à allah ali gal wa shabi min an-nasi mayataghadu min duni la yandada yuhibbuna umki hubb allah Il y a des gens certains qui prennent des égos dans Allah. Ils les aiment comme on aime Allah. Andad siru jaddad. Donc c'est ça. Et quand tu invoques autre que Allah, tu aura fait un tanjid. Tu aura fait un tanjid. Tanjid c'est qu'on a معنى اشرك. Il dit Al-Shahrah Al-Ijmalie, yubirruna an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hada al-hadith. أنَّ مَا الْصَرَفَ أَشِيْنَ مِمَّا يَخْتَصُ بِهِ اللَّهِ إِلَى غَيْلِهِ وَمَاتَ بُسِيرًا لَا ذَلِكَ فَإِنَّ مَالَهُ الْنَارِ Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que celui qui aura tourné quelque chose, c'est pas tout, même un petit peu, ce qui est propre à Allah ou autre que Allah, il y a un au feu, ce qui meurt dessus, ça tourne au bas. Le shirk Akbar, c'est pas le fait d'avoir fait, fait beaucoup de shirk, c'est le fait d'avoir donné à autre que Allah ce Donc tu l'as fait une fois. Même ça durait 3 secondes. C'est pas ça qu'on prend en compte. D'accord Mais comprenez le sens. Les فوائد: "من مات على الشرك دخل النار فإن كان شركاً أكبر خلد فيها وإن كان أصغر عذيبا ما شاء الله." "أن يعذب ثم يخرج." Abacha Rotu lui voit comme nous aussi alors. Celui qui meurt en ayant fait du shirk entrera au feu. C'est le chèque Akbar, il sera éternellement. C'est du Askar, Allah le s'attira le temps qu'il veut. Enfin, il sortira. Donc le temps est pas comme nous. Ça c'est sans tombe ça. Ouais, bien sûr, sans tombe, non. Deuxièmement, en la vraie par les œuvres ou ouais. atibha. <coughs> Qu'est-ce que vous vous rendez compte dans les œuvres La fin. On regarde ce que tu es mort. C'est ça qui est pris en compte. Donc le personne qui a fait toutes celles sur le coufre Et qu'il a la dernière seconde avant laagonie bien sûr en tout l'islam c'est ça qu'il faut avoir compte. On dit pas ouais ça fait 80 ans il est il a خلاص il finit tout ça. Il a islam comme la mort. Mais tout ça casalik. Tu savais il était ma sha Allah en apparence le khair avant de mourir il a tadda. Et Dieu ne fait pas ça sur lui non avant de mourir il a non mais avant que avant s'il passait. Ça était à toutes les forces de coup. Où son chef On prend compte c'est ce quoi il est mort. Et la fin. Au nomabat alhadith lilbab. le rapport du hadith par rapport au chapitre aythud dalal hadith la an man maata wa wad'uhu min dun illahi bidda dakharna fa awjaba dhalika an khafa min ash shirk tout le hadith avo plutôt indique quiconque aura invoqué ou adoré allah loin donner illégal on sera au feu donc cela doit nous forcer à avoir peur on doit avoir peur de cela dit le monaqasha عفوا فكشفته هذا ان شاء الله فكملنا الدليل الثاني من هذا الباب يعزك 5 و الاخير يقول ولمسلم جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه ويشرك به شيئا دخل النار وحديثه سبق precedant كاللي دي صلى الله عليه وسلم سر يقول الله سبحانه قال Son toba. Tu a طيب. Son toba ça ça après. Celui qui accorde Allah et qui lui associe rentrera au paradis. Celui qui n'inclut qui n'exclut pas qui puisse se faire châtier pour ses péchés, les grands. D'accord Là on parle du masir, al-nihay. C'est ça son final. "Wa man laqiya wa yushrik bi shay'in dakhala an-nar." Celui qui s'en meurt et qui lui associe quelque chose entrera au feu. Il ça également ça confirme la vie qu'on a dit que toute forme de shirk mérite un azab. يخبرنا النبي صلى الله الله عليه وسلم في في في في هذا الحديث أن من مات لا غيره ولا في ولا في ولا في والصفات دخل الجنة مات مشركا بالله عز وجل له النار الذي شرك அஷ்ஷம Contrairement à celui qui sera mort sur le shirk, lui, sa destination sera le seul. Si il meurt, comme on l'a dit, sans tawbah. Al-fawa'id, izbate al-jannah wa'l-nar. Cela nous prouve l'existence du feu et du jannah. Al-ibara bil-a'mal khawatimoha. Qu'ils sont pris en compte dans les actions, la faim. La faim. Fa'lifan man mata al-tawhid, la yukhalad finnar, wa malou al-jannah. Ce qui meurt sur le tawhid, il ne sera pas étonné au feu, et sa décision finale sera le Jannah. 4. Ceux qui ment sur le Chirc, le feu lui est obligatoire. Je vais vous donner le rapport du Hadith par rapport à ce même. Ceci a dit le Hadith et le Charif que tous ceux qui m'ont sur le Chirc, sont dans le feu, et nous devons dire que nous ne sommes pas dans le Chirc, et nous ne sommes pas dans le Chirc. Ce hadith nous montre que celui qui meurt sur le shirk, on tourne forcément au feu. Inévitablement, il ira au feu. Donc, qu'est-ce que cela implique Qu'on doit en avoir peur. Que l'on doit en avoir peur. Non. Il faut que l'on soit en peur. Il faut que l'on soit en peur. Il faut que l'on soit en peur. Et l'on soit en peur.